Igan Justine Chommes n'était guère irritée de sortir de la boyenne nord-est callequin il avait et juntan la hoita hama xabaisik esteyela bilduko e uneko hama ragutigo hotch Igan Oztialin, interprofessionnel au laboratoire Nord-Escayac-Bildudia. Chaum état collègue au racisme au laboratoire nord hansen Jean-Bernard Lauberge. Tout le monde a été unanime, privilégié le lait du département plutôt que d'importer du lait. Donc aujourd'hui, on en est là. Je pense qu'il va y avoir des discussions sûrement entre l'industriel maintenant. Bech talde, beguit au coeur et s'y couche tendu et élevé la banche à l'indicat et hardeste comme anéa à Jean-Bernard Lauberge. Mais bon, moi, je suis aucun syndicat, donc euh, la politique, je n'en veux pas. j'ai pas demandé à l'EVE de s'occuper de notre souci. Moi, je les ai pas mandatés, tous les cas, ni vers bien. Alors, chacun reste à sa place.